Mais quand stage 34, au cours de la saison des pèlerinages, tout en s'exposant sur les tribus, il a rencontré un meurtre d'Al-Kazraï, alors il les a invités à l'islam et s'est converti à l'islam.